Bon après-midi et bienvenue dans l'espace E32.0. Aujourd'hui, on a plein de trucs, on va essayer de faire une petite Petite émission printanière avec euh, de l'électronique, mais quand même gentil ensoleillé. Donc, on va débuter avec les ambassadeurs de l'électronique gentil et ensoleillé, donc avec Stéréolab tout de suite. Vous êtes au 89h. stéréo lab et pourquoi pas continuer dans cette même bonne direction International Coloring Contest, donc euh, concours international de, de crayons de, color de coloriage avec Stereolab C'est excellent quand même, hein? Euh, donc, euh, je vous ai offert ces quatre petites pièces, même immense pièces, pour, euh, pour faire comme si on était le printemps, puis j'avais le goût, même Stereolab aurait le goût de continuer. On va les enlever tranquillement. Euh... <rire> Donc, juste avant International Coloring Contest, eh bien, il y a eu Nihilist Asso Group, Von Eclosion, qui était longuement, longtemps ici, euh, euh, sur le palmarès l'an dernier, si je me rappelle bien. Et puis, pour débuter ce E3 2.0, eh bien, c'était la pièce des étoiles électroniques euh, sur... Ce qui est mon album de Stéro lab préféré, je pense, le, le Mars Odiac Quintet. Donc, c'est à vous procurer. Si vous voulez découvrir Stéro lab. je pense que c'est l'album, le classique... Tous les albums de Stereolab sont géniaux et même, je pourrais dire géniaux, dans les festivals. <rire> euh, mais Stereolab avec Mars de Quintet, je pense c'est son apogée, 1994, euh, des sons euh, très très intéressants. Un petit peu déçu c'était ce, ce printemps, parce que d'habitude euh, Stereolab vient nous visiter ici à Montréal au moins une fois par année ou presque. Euh, J'ai pas eu d'informations comme quoi Stereolab venait, ni Monade, Monade qui est le side project de Laïcia, la chanteuse à la voix angélique de Stereolab. Si vous avez des informations sur les shows de Stereolab qui s'en viennent et que j'ai pas les infos, moi, envoyez-le. Euh, ben, vous pouvez me rejoindre. Assez fou, je suis le producteur ici, donc c'est assez facile de, de me rejoindre sur la page contact ou bien sûr le e3 radio euh, donc euh, myspacecom baroblique oblique e3 radio. J'oubliais. Sur ce, sur ce, hey, on est chanceux. On va aller écouter des pièces. Tout à fait fraîche. Et euh, ceux qui ont écouté La Chance au Coureur la semaine dernière, on... la semaine dernière, c'est-tu la semaine dernière ou l'autre? En tout cas, on, on a eu la chance de, le, de les découvrir. Le dernier album de Air Pocket Symphony et la pièce Photograph qui est excellente. Donc, bon après-midi. Encore dans l'espace E3 2.0 avec jusqu'à 16h. Ce qu'on vient d'entendre, eh bien c'était la mer du Japon avec Air. Juste avant ça, on a eu la formation Loop, un trio de France avec la pièce Hard Top. Et pour débuter ce merveilleux bloc, eh bien c'était encore Air avec ce, moi la pièce de l'album. En tout cas, la pièce Photograph sur ce superbe symphonie de poche Pocket Symphony. Donc, ce qui s'en vient dans quelques instants, eh bien... Ça va être un classique euh, de, de, de de la, de la psy la avec TIP et de Mystery of Yeti. Mais juste avant, j'ai quelques petites annonces. Encore cette année euh, le festival euh, Eclipse bien sûr fin du mois de juillet donc 26, euh, 27, 28, 29 et 30 juillet à ne pas manquer avec Vibrasphere, Coxbox, euh, pas Vibrasphere Coxbox, Tegma et euh, le DJ Pixel. Et puis euh, ici même à Trois-Rivières le 5 mai, ne pas oublier le rendez-vous électronique Boom. Donc, euh, le 5 mai, à l'Arena Jean-Guy Talbot, je vous en donne euh, plus, des, indés, des détails un peu plus tard. Sur ce, on s'en va écouter euh, T.I.P. avec The Mystery of the Yeti. Yes, Tribal Gathering du projet de Mystery of the Yeti. Vous étiez toujours dans l'espace E3 2.0, mais seulement encore pour quelques pièces. On se quitte avec le top des tops, d'après moi en tout cas. On se quitte avec Gang. Vous êtes très chanceux. On peut dire que c'est les parents ou les papas ou les grands-pères de la trance et de l'ambiance. Je pense que ça vaut la peine. On s'en va écouter ça. Ça vient d'un spectacle live. On écoute ça tout de suite. Et je vous dis, restez sur 89 89.1 car euh, à 16h, il y a Monsieur Louis Rousseau. Et puis euh, moi-même, je vais être là la semaine prochaine comme dirait Edouard Carpentier si Dieu le veut. Donc sur ce, on se quitte avec Gong et la pièce Inner and Outer Temple. Thank you